C'est un cambou, tchou, tchou, tchou, tchou. Et ben nous éloignons. Donc il sort toutes sortes de foutaises et quand je lui demande quel genre d'amite faut, il me dit comme toi mais pas toi. Laisse-moi le calmer. Il faut que son cœur s'apaise, laisse-moi lui montrer qu'il a de penser qu'un autre t'aimera bien plus que moi. Il veut que tu te maries, tu fasses une famille avec n'importe quel autre homme que moi, qui me voit comme celui qui vient lui voler sa vie pour te retenir illabuste. Et c'est être gentil papa mais même toi tu peux pas nous bloquer faut qu'on va parler d'homme car c'est ma vie là et tu m'empêches d'avancer je veux que tu portes mon nom de famille qui du temps voler de, de notre avenir à j'ai fait tout ce que ton père me dit ah, il est jamais contente si tu d'être l'ennemi de notre amour ça force dans temps Je ne comprends pas. ce qu'il faut que je fasse pour avoir dans son cœur une place J'ai fait l'impossible.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 Sache que je veux que tu portes mon nom de famille, famille mais, mais ça prend du temps L'envie de notre avenir était pas bon mon dida tant J'ai fait tout ce que ton père m'a dit Mais ah. il n'est jamais content Il, jamais content. il décide d'être l'ennemi de notre amour Il s'est forcé dans Je fais les jeunes comme dans mort Jump jump jump Je fais les jeunes comme dans mort Jump Pour hit préféré ici c'est Edergie it so like music only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 más cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor si te besito mi fruta de la pasión eh, me cerca a ti bailemos juguemos eh, acércate oh, porque mi cintura necesita tu ayuda que j'aime plus beau que la Corèse soyez sûr dans le tunnel où oui, j'ai Koé en caténaire l'écouter tous les soirs j'ai les oreilles qui frient. attention Traknar il a une équipe de 17h 20h sur Energie. ça c'est pour se mettre dedans les amis pa seront nos invités tout à l'heure les trois cafés gourmands j'ai pas pu m'empêcher de les choper avant l'émission pour qu'ils fassent notre jingle de démarrage c'est bien, bien ça va être une tuerie tout à l'heure ils seront nos invités tout à l'heure ils vont chanter on aura des surprises ce soir je ne peux pas tout vous dire mais l'émission en public c'est à 18 h écoutez là jusqu'au bout c'est à dire jusqu'à 20, 20, 20 heures je pensais que les gens de l'équipe le savait c'est l'équipe débile je me, dis que... je me dis que si vous ne le savez pas je commence à m'inquiéter pour les auditeurs mais Donc je vais le redire 17h 20h restez là jusqu'au bout ça va être magique j'espère que vous avez tous passé une bonne journée est-ce que l'équipe a passé une très bonne journée Oui vous étiez bien vous avez l'air heureux vous savez vous savez quoi je vous je vous trouve très bon en ce moment à l'antenne c'est ah vrai bon je vous écoute je trouve que l'émission j'aime bien l'émission je trouve que je trouve que les auditeurs sont top je trouve qu'on s'amuse beaucoup oui tu as tout une question qu'est-ce qui se passe Je suis heureux Et Tu veux quelque chose je, suis, je ne sais pas Non un je suis heureux de... un, ouais, ca... un café un Gourmand chocolat. Gourmand ah, ah, Trois ah. s'il te plaît ah. Ah. Ah. Allez donc Dans quelques jours avec nous ben, Pas dans quelques jours Jeudi il y aura Alvaro Solaire Qui sera là Avec la scène tout là Avec l'album El Chausuro ouais. Elle se les passe Elle cale son nom J'adore Alvaro Solaire Et il fait partie De la playlist Suprême énergie Dès que vous oui. entendez Les 5 titres Les amis 50 000 euros Et là ah, ah, allez. Oh je sens Oh sens, je sens Oh là là Je sens Oh là là Vous savez, vous savez comment je le sens non Comment Parce que j'ai vu que Jean-Paul Bodgou patron d'énergie Il a mis son bureau En AirBnB <rire> et, quand... et je veux dire S'il met son bureau En AirBnB c'est il a besoin d'argent Les 50 000 euros vont tomber C'est moi qui te le dit Dans quelques jours Il y a vite qui sera notre invité avec Slimane. Il y aura Jennifer qui va venir nous voir aussi. Il euh, y aura il y aura Kev Adams qui sera là la semaine prochaine et donc tout à l'heure évidemment nos chouchous de la Corrèze. émission aujourd'hui nous allons parler de pas mal de choses dans les dans le cache-cache le jeu qui a lieu à 17h30 dans une demi-heure j'ai mis deux enveloppes les amis à 10000 euros deux enveloppes à 1000 euros Parce que deux enveloppes à 5 euros ce serait drôle. Ouais, J'en ai mis non, non. On deux 2000 deux de 10000 en gros ça nous fait 10000 10000 une de 50 ah oui une de 200 une de 1000 et une autre de 1000 c'est 6 non 7 10 12 par SMS mettez Coé au début de votre message, c'est important, Coé au début et ensuite ça marche, on vous renvoie un truc, vous laissez votre numéro. Tout à l'heure, je prends uniquement dans les gens qui ont laissé leur, leur numéro de téléphone, je prends dans le SMS et j'espère vous offrir beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup d'argent. On aura le Zap télé d'Mico évidemment la culture du mercredi ça continue avec un spécial téléréalité. Absolument. Bah voilà, hein, on va apprendre jour. des mots. Mais eux-mêmes ils en apprennent oui. chaque jour, hein. chaque jour ils apprennent un mot, c'est si ça qui est bien. Nous aurons la les champions du monde de l'actu dans un instant avec des vrais champions du monde, nous reviendrons sur le tableau l'origine du monde, vous, vous souvenez de ce tableau oui. Le chouchou, le avec le chouchou très laid, euh, ah très, ouais. très très très peu et très poilu, dès l'époque valait ça c'est vrai hein Oui, ah non là non ah non si c'est très très <rire> non, laid, c'est trop là, là nous aurons les 5 chiffres sur le sexe étonnant des chiffres que vous ne connaissez peut-être pas je vous les donnerai avant 18h, nous reviendrons sur l'enceinte connectée, vous savez quand vous dites bonjour Alexa oui. et elle te répond, oui. on s'est posé la question qu'est-ce qui se passe quand ta fille s'appelle Alexa ah ouais ah, mais, ah, ah ouais. donc on en parlera tout à l'heure bah oui, c'est si à chaque fois que tu commandes un pot de yaourt ta fille croit que tu lui parles réciproquement <rire> ça va être compliqué, on, on fera l'expérience tout à l'heure nous aurons la sortie de FIFA 19. Oui Nous ah, en parlerons avec la villa des animateurs, tous les animateurs stars qui sont réunis dans un petit appartement du fin fond de Genevilliers. Nous aurons donc le cache-cache tout à l'heure, peut-être la playlist suprême, les messages de tous les réseaux sociaux, le hashtag de ce soir, je vous en parlerai dans un instant. C'est quasiment le même hashtag avec vous tous au téléphone au 0870 42 48, un thème global, c'est les pires trucs de drague. On est d'accord mmh. Les ouais. pires moments de drague ou les pires façons de draguer pires façons. Merci Pire Pierre. Tout, ouais. Allez Pierre, tape la Pierre, tape la, merci beaucoup. <rire> en attendant, j'avais envie de taper. Présentation Mickey les... comment Il est, il est fier hein. Il est fier Oui ah ouais. Présentation de l'équipe Vous êtes prêts Oui On y va Pierre Je lui taper dans la main Ça compte pas Au championnat du monde des réalisateurs Il serait médaille Ah ouais Mais dans la catégorie Surtout ce qu'il ne faut jamais faire Mais on l'aime plus que tout C'est notre bichette à qui on fait un bisou Bonsoir oh, Voilà Qui vient de nous expliquer en antenne qu'il avait très mal à l'oreille On a donc l'explication L'homme sans qui Adopi n aurait jamais vu le jour Et oui c'est lui le précurseur du téléchargement abusif C'est pour ça que je ne dirai pas son nom Voilà juste que ça commence par Et ça finit par Ico <rire> Vous oh, Je vais applaudir Mico C'est de la blague Elle est tellement belle qu'on pourrait elle pourrait jouer dans Cendrillon ah. Mais alors est le rôle de la belle-mère qui gueule sur tout le ah. monde Elle la pantoufle en verre Elle vous la met dans la gueule Où ça, ça, ça, Ou ailleurs si ça rentre C'est la princesse Stouffe Il est dans la, la touche sensible de l'équipe Il pleure devant Titanic Il pleure devant Dirty Dancing Et surtout il pleure devant les pubs Justin Bridou Ce qui est assez rare C'est tellement émivant pour lui Ces saucissons alignés comme ça Voici Jeff qui est avec nous Et enfin Ah Ah bon community manager préféré Qui poste toutes les photos Instagram Avec tellement de retard ah ouais, Qu'il a créé ouais. un nouveau réseau social Qui s'appelle Retardgram <rire> Un jour il nous mettra une photo Où je suis pris photo Avec un mec qui est mort depuis deux ans Il n'arrête pas d'innover C'est notre bordasse ouais, Bienvenue sur énergie On est là dans un instant Les champions du monde de l'actu Il y aura pas mal de choses Et peut-être je vous le souhaite 10000 000 euros à gagner tout à l'heure Et nous reviendrons donc sur le tableau Les origines du monde moche ce tableau. Moi, je pas, il est très très beau, il était très, moi, très connu, maman. il est assez moche. Voici Drake. Kiki, do love me Are you riding Say you never ever leave beside me Cause I want you and I need you I'm down for you. Where KB, do you love me Are you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 think we kissing in a weight kissing kissing in a weight kissing kissing in a weight uh. I need that black card in the code to the safe Code to the safe code code to the safe faith I show them how to net rope but that net kissing chill what's your net net net throat cause I want you and I need you and I'm down for y'all always and I'm down for y always yeah yeah and I'm down yeah, for y'all yeah, yeah, yeah, down, yeah, right. down for please. Down for y'all always I comme tous les jours du lundi au vendredi 17h. Il y a du progrès. 17h 17h noct juste pour vous dire que dans un instant, nous écoutera Édy de Préto, euh, bonne nouvelle et, et ça c'est je, je pense que c'est le journal de 13h aujourd'hui, Édy de Préto hier dans l'émission. Harry <rire> J'ai les, les images les amis On, a une, on, on a une capture d'écran Ça dure une demi-seconde C'est au ralenti Mais, mais, mais on l'a Champion du monde de l'actu Il y en a trois aujourd'hui Le premier champion du monde Et le premier de sa catégorie Puisque c'est le premier homme Qui a reçu la première contravention Écoutez bien Pour outrage sexiste Il a pris 300 euros d'amende Et de la prison ferme Et du sursis évidemment Il ne l'a pas volé Puisqu'écoutez bien Il était bourré dans un bus Il a mis une main en fesses à une jeune femme je dis ce qui est écrit Dans l'article de journal La traité de pute Lui a